Women jut'i'llah wa on est au cours 3 aujourd'hui de la fin des versets de Al-Ahzab par le Sheikh Saleh fawzan et euh, la semaine passée on expliquait le verset 60 le verset euh, 60 oui on a terminé avec le verset 60 qui dit et la Et donc ça signifie certes les hypocrites ceux qui ont la maladie au cœur et les alarmistes hein, ceux qui effraient les musulmans « Ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. » Et le verset 61, c'est le verset par lequel on commence aujourd'hui. Euh, c'est euh, « mal'ounin Ainama ma thoukifu, wa waquttilu taqtila »« Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. » Sunnat Allah uh, fil ladina khalaw min kabl wa lantajida li sunnat Allah tabdeela. Telle tel était la loi établie par Allah en ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Donc, le Sheikh explique maintenant ces versets-là. Il dit: Wal <först Visualiseera> fi euh, Non, c'est. <rire> oui, c'est. Mal'udin Ya ni amir <rire> min Subhanahu wa ta'ala. أينما ثقفوا اي في أي مكان وجدوا فقد لاحقتهم لعنة الله لأنهم آذوا المسلمين وأرجفوا ونشروا الشر ومرض الشبهة والشهوة فالذين يروجون الآن في الصحف والمجلات والكتابات يروجون أفكار الكفار ودعوات الكفار يطلبون من المسلمين التنازل عن دينهم ويهددون المسلمين إذا لم يتنازلوا عن دينهم أن الكفار سيتغلبون عليهم وسيحصل كذا وكذا ويرهبون الناس هؤلاء هم المرجفون في الأرض حكمهم سواء أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا تلحقهم اللعنة يلاحقهم الخوف بدل, من أن بدل ما خوفوا المسلمين dus de kouf, fala yaminun <ın> fi ayyamanun fi ayyamanun al katl, wa anna al li Donc le sheikh explique, dit, ils sont maudits, ce sont des gens qui sont maudits. Uh, qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit que quelqu'un est mal'oun, hein, al la'na, qu'est-ce que ça veut dire, ahab? Le sheikh, il dit, ça veut hum, matrudina, matrudina min rahmatillah. Mel'ounin, il y van matrudina min rahmatillah. C'est-à-dire, ils sont, ils sont euh, chassés, ils sont euh, repoussés ou éloignés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie quand on dit, mal'oun, Allah, na, c'est ça, ça signifie. Ça quelqu'un qui de la miséricorde d'Allah C'est-à-dire, peu importe dans quel endroit on va, les on va les trouver, peu importe où ils se trouvent, la, la malédiction d'Allah tombe sur eux et les retrouve. Parce qu'ils ont fait du tort aux musulmans, ils ont offensé les musulmans et ils les ont effrayés. Et ils ont diffusé le mal parmi eux. soit Que ce soit parmi les maladies de leur désir, ou les maladies qui sont dans leur cœur par rapport aux doutes qu'ils ont face à la religion et des choses de ce genre. Donc, le cheikh il dit, ceux qui ont qui ont propagé aujourd'hui, ceux qui propagent aujourd'hui dans les pays musulmans euh, des, dans les, et également dans les sociétés non musulmanes aussi, hein, ceux qui propagent des nouvelles parmi les musulmans dans leurs magazines, dans leurs journaux, dans leurs livres, qui veulent euh, euh, euh, propager les idéologies et les, les, les pensées des koufars Et les, les appels, les, les invitations des koufars vers la mécréance, ou vers le prof, ou vers les garments, et qui veulent que les musulmans fassent des compromis dans leur religion, et qui les menacent, euh, qui menacent les musulmans, que si les musulmans ne font pas de, de, de compromis dans leur religion, et n'abandonnent pas certains aspects de leur religion, les koufars vont prendre le dessus sur eux, et il va y arriver du mal, et des choses de ce genre. Donc, ces gens-là, ils font peur aux gens. Ces gens-là, ils effraient les musulmans, ils font peur aux musulmans. Ils leur disent, si vous parlez de l'islam, si vous dites telle telle chose sur l'islam, si vous enseignez telle chose au sujet de l'islam, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes de la part des koufars. Les koufars vont vous donner des ennuis. Les koufars vont faire ci et ça. Et ils font peur aux musulmans avec ça. Alors qu'il n'y a, a pas de raison d'avoir de crainte ou d'avoir de peur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de transmettre sa religion. Et d'enseigner aux hommes sa religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> à son époque, il avait beaucoup plus de raisons d'avoir peur que nous aujourd'hui, quand ils transmettaient l'islam. Parce que les mouchirikines, à l'époque, ils étaient beaucoup plus euh, يعni, euh, durs parfois, et il n'y avait pas toutes les, toutes les, les ententes qu'il y avait aujourd'hui au début, lorsque le prophète alayhi wa sallam, a commencé à euh, prêcher l'islam. Et les mouchirikines voulaient le tuer, voulaient tuer le prophète, alayhi wa sallam, et ils faisaient des planifications pour le tuer. Et combien de fois ils sont venus affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour essayer d'exterminer de les, les musulmans Et malgré tout Allah sallallahu alayhi wa sallam a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a protégé les musulmans Et il a fait que cette da'wah et cette religion soient propagées Et soient répandues dans le monde entier Et aujourd'hui on estime le nombre des musulmans à plus d'un milliard Donc c'est juste un exemple Et pour vous faire comprendre que lorsque on a vraiment euh, confiance en Allah subhanahu wa et on veut faire avancer la cause d'Allah subhanahu wa il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir de la crainte Allah subhanahu wa il nous il nous dit ça dans le Coran il dit à son prophète wallahu ya'simuka nas Allah va te protéger des hommes Donc, fais ton devoir, appelle les gens selon la méthode du Coran, selon la méthode de la Sunna, selon la voie des ulamas de l'Islam, les ulamas qui ont suivi la voie du Prophète, et le reste, met ta confiance en Allah. wa Donc, un shaykh, il dit ces gens-là, qui étaient à Médine à l'époque, ils voulaient faire peur aux musulmans, et ils propageaient entre eux des, des nouvelles, et des informations, et des, des paroles, pour que les gens commencent à avoir peur. Et euh, ils, Donc ils effraient les musulmans en, en parlant de cette manière-là Il y en a beaucoup de, de, de ce genre-là, de cette catégorie-là de musulmans aujourd'hui qui, qui, qui parlent de, des koufars d'une manière pour faire peur aux musulmans Ils vont même jusqu'à dire, lorsqu'ils veulent parler aux musulmans Ils vont même jusqu'à dire, il ne faut pas dire le mot kafir Ou il ne faut pas dire le mot koufar Parce que si vous dites le mot koufar, le mot kafir, lorsque vous parlez Euh, des non-musulmans, ça peut vous donner des problèmes parce qu'ils vont mal comprendre ou bien ils vont, mal, euh, ils vont pas savoir quest ce que ça signifie. Et ça c'est grave en réalité parce que le mot Koufar il est écrit dans le Coran et le prophète As-salam il le mentionne dans la sunna Et donc c'est comme Sheikh al fawzan il dit, si vous, si vous pensez de cette manière-là, alors il va falloir effacer des, des versets dans le Coran qui nous ordonnent d'aimer en Allah et de détester en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et donc ça, c'est vraiment ridicule. Et donc ces gens-là, le verdict pour les gens qui, font, qui sèment la peur parmi les musulmans, et qui sèment la crainte et qui sèment le désordre parmi les musulmans, euh, c'est le, dans le verset 61 qu'il est expliqué qu'ils sont maudits et que où, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Hein? Peu importe. Où ils sont, le verdict va s'appliquer sur eux. Et c'est eux qui vont avoir peur au lieu des musulmans. Allah subhanahu wa taala va faire tomber sur eux une crainte et ils ne seront jamais en sécurité, peu importe où ils iront sur la sur la terre. Que Allah nous protège de ça. Donc euh, ils vont toujours avoir peur d'être de, de, exécutés ou de ou que les euh, il dit ils vont toujours avoir peur d'être exécutés et que les dirigeants musulmans fasse, euh, fasse euh, exécuter sur eux le jugement d'Allah Ta'ala et ça c'est une menace très dure pour ces gens-là. Bien entendu c'est pas comme des, des, des gens pourraient imaginer que les musulmans vont prendre des individus comme ça puis les tuer comme ça de, de leur propre chef ou de leur propre gré comme font les khawarij et les takfiriyin qui veulent appliquer par eux-mêmes les, les jugements d'Allah. Non c'est bien entendu les, les responsables musulmans dans les pays musulmans qui sont au pouvoir qui sont responsables officiellement et qui ont euh, et en la capacité d'appliquer les, les, les, la charia d'Allah Eh bien sur des gens de cette catégorie là lorsqu'ils seront jugés lorsqu'ils seront amenés devant la, la, la loi musulmane eh bien ils vont être jugés de cette façon puis si on a, on a vérifié que ce sont des gens qui sèment le désordre dans les pays musulmans eh bien Ils vont être punis de cette manière-là. C'est ça. Donc les dirigeants vont faire en sorte que le verdict sera appliqué sur ces individus-là qui sèment le désordre dans les pays musulmans et qui font peur aux autres musulmans. Donc le il dit ensuite « qala jalla fil khalaw min هذه سنة الله في كل من فعل هذا الفعل في الاولين والاخرين انهم يصلط عليهم اهل الايمان ويمكنهم الله منهم فيلاحقونهم في اي مكان فيذيقونهم اشد العقوبات والسنة هي الطريقه فهذه طريقه الله جل وعلا في في عباده لان الله لا يترك اهل الشر eh ya yaithuna fi al-ard fisadan wal al Allah a vu aussi de la part des gens qui font le terrorisme au nom de l'islam et qui veulent enseigner euh, aux gens le terrorisme au nom de l'islam on a vu que ces gens-là ils ont causé beaucoup de peur et beaucoup de crainte aux musulmans par la suite du fait qu'ils ont propagé euh, de, de, de la terreur et ils ont fait de la destruction sur la terre hein, et ça, ça a eu des répercussions sur les sur les musulmans parce que par la suite les musulmans ont souffert de ça hein. maintenant ceux qui veulent pratiquer l'islam le coran et la sunna ils se, sont, ils se font marginaliser facilement Euh, du fait qu'ils portent la barbe, du fait qu'une sœur veut, veut porter le cétard ou se voiler comme il faut, on les associe hein, et, et, et, soit directement ou soit indirectement à des gens qui font du terrorisme ou qui font de la violence sur la terre. Et donc, à cause de ces individus-là qui ont suivi une voie d'égarement parmi les khawarijs, et, etc., et qui ont suivi la voie des hezbijins, Hein? Et à cause de ces gens-là, maintenant, les musulmans, beaucoup de musulmans ont vécu dans la crainte dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans aussi. Et donc, on voit que Allah a fait tomber sur eux justement cette punition-là. Ces gens-là, eux-mêmes qui faisaient le, le terrorisme, ils ont été maudits par Allah parce qu'ils ont semé le désordre sur la terre. Et on voit qu'ils ont été pourchassés partout et suivis partout sur la terre, et ils ont peur maintenant, c'est eux maintenant qui ont peur et c'est eux maintenant qui doivent se cacher parce que à cause du désordre et de la de la terreur qu'ils ont semé parmi les musulmans, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a punis de cette manière là et même qu'ils se font pourchasser Allah subhanahu wa ta'ala a même mis les kouffars contre eux <coughs> donc ça c'est un exemple et euh, ça c'est euh, comme le, le sheikh il l'explique C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit ça, c'est la, c'est la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours appliquée sur les gens qui agissent de cette manière. Que ce soit parmi les premiers ou, les, ou chez les derniers, parmi les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber contre Contre ces individus-là, les gens de la foi, et il fait en sorte que les gens de la foi euh, les attrapent hein, et euh, les retrouvent partout où ils se cachent, n'importe où, où ils sont, et les font goûter les durs châtiments. Parce que ça, c'est la loi d'Allah, ta'ala, c'est la manière qu'Allah applique sur ses serviteurs. Allah ta'ala ne laisse pas les gens du mal propager la corruption et le désordre sur la terre et propager la la crainte et la terreur et les fausses les fausses a euh, les paroles se euh, propager partout il ne les laisse pas ni dans les, ni parmi les premiers hommes ni chez les derniers c'est la même chose la loi d'Allah elle ne change pas et à l'époque actuelle les gens pensent que la loi d'Allah elle a changé les gens pensent que la, les gens de les gens pensent que la justice elle n'est jamais euh, elle n'est plus récompensée et que l'injustice elle n'est plus punie et ça c'est une faute une faute dans leur compréhension parce que Allah subhanahu wa ta'ala encore aujourd'hui c'est la même loi qu'avant il punit les gens injustes et il récompense les croyants et les gens justes le problème d'aujourd'hui c'est pas pas de la part dans la c'est pas dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se trouve le problème d'aujourd'hui c'est dans, dans les croyants qu'il se trouve puisque Allah peut faire appliquer sa loi lorsque les musulmans établissent l'appel à la justice et à l'appel au tawhid, appel à la sunna quand il y a des musulmans comme les ulama qui euh, propagent la da'wa, enseignent l'islam, enseignent la sunna amène les musulmans au, euh, à, la, à la bonne aqidah, hein, appelle les musulmans à s'unir sur la foi et sur la vérité, à partir de ce moment-là, quand il y a des injustes qui s'opposent aux croyants par la suite, là, Allah a fait euh, établir contre eux, sa, sa, sa, sa, contre les injustes, sa punition, et il met les gens qui ont la foi au-dessus des gens qui n'ont pas la foi. Mais s'il n'y a pas d'effort de, de, fait de la part des croyants, pour étudier l'islam, pour propager l'islam, pour enseigner l'islam et pour euh, appeler à la vérité, eh bien, on reste dans la situation dans laquelle on est. Hein? Et donc ça, c'est très dangereux, il faut faire attention. Donc le cheikh dit, et tu ne trouveras pas, ila an taqum as-sa'a li Allah yahmi wa awliya'ahu wa ibadahu al-mu'minina wa wa yahmihim min ha'ula sheikh zi que ça c'est la d'Allah la loi d'Allah tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala agit envers ces gens là et ça c'est c'est quelque chose qui était dans le passé et qui ne changera jamais ni dans, chez les premiers ni chez les derniers et donc le cheikh il dit on doit pas dire ah ça c'est quelque chose qui se passait dans les peuples passés comme on lit dans le Coran au sujet des histoires des autres prophètes et des autres messagers quand euh, les messagers venaient à leur peuple et puis que les peuples désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala que il y avait un châtiment qui tombait par la suite sur les non croyants ça c'est pas quelque chose qui se passait juste à l'époque des prophètes à l'époque des messagers encore aujourd'hui si des gens appellent à l'islam et font la da'wah et que les gens refusent la da'wah ou que les, les, les gens de l'injustice et les gens du mal euh, et les gens du shirk et du kofre euh, s'opposent aux croyants il y a encore des châtiments comme ça qui tombent sur les hommes lorsqu'ils lorsqu se détournent de la vérité d'Allah et il y a également le fait que Allah ta'ala fait que ces gens là qui sèment le désordre, soient poursuivis et qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient punis par, par euh, les, les croyants. Donc c'est ça ce que le shaykh dit. Ça, ça va durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et Allah va toujours protéger ses, sa religion, va toujours protéger ses serviteurs pieux et euh, va toujours protéger ses alliés hein, contre ces individus-là. Ensuite, On explique maintenant le, le, le, le verset qui vient par la suite. Euh, يعne, Les gens te demandent au sujet de l'heure. Donc, on va on va voir euh, l'explication du Sheikh à ce sujet-là. C'est le verset 63. Sheikh <coughs> dit, thumma qalat ala yas alukalna yas aluk yas alun alrasoussa lalaslam mata saa mata qi'am alsa. الساعة لا بد أن تقوم ولكن متى تقوم الله أخبرنا أن الساعة ستقوم من أجل أن نستعد لها وأن نؤمن بها ونستعد لها ولكن وقت قيامها ليس لنا مصلحة في معرفته ولهذا لم يبينه الله لنا بل إنه استأثر, استأثر به في علمه سبحانه وتعالى ولم يبينه لملك مقرب ولا لنبي مرسل فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا فهذا, فهذا من الأسئلة التي لا تجوز من التكلف والتعنت هذه من الأسئلة التي لا تجوز ومن التكلف والتعنت بل ربما يكون من التكذيب لأنهم لما أخبروا للساعة قالوا متى تقوم؟ هذا من باب التكذيب والاستبعاد فهذا سؤال, مفروض مرفوض هذا سؤال مرفوض ولا حاجة للبشرية فيه ولهذا لم يجبهم الله عنه بل قال قل إنما علمها عند الله علم قيامها لا يعلمه إلا الله استأثر, استأثر بعلمه فلم يعلمه لا الملائكة ولا الرسل Le sheikh, il explique que, donc, les gens ont demandé au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi quand est-ce que va être établi leur jugement dernier. Et, il demande donc, L'heure du jugement. Le cheikh il dit... L'heure du jugement, c'est obligatoire qu'elle arrive. Elle va se produire. Mais euh, quand est-ce qu'elle va se produire Allah ne nous a pas euh, informé. Allah nous a dit que l'heure va arriver... Pour qu'on se, qu se prépare à l'heure du jugement dernier... Et pour qu'on y croit. Mais en ce qui concerne le moment ou l'heure... Dans lequel le, le jugement dernier va arriver... Ou l'heure va arriver... Ça, il ne nous l'a pas dit parce qu'il n'y a aucun bienfait pour nous de, de la connaître. Il ne nous l'a pas expliqué, il ne nous l'a pas clarifié. Il a gardé cette science auprès de lui. Et il ne l'a même pas expliqué, ni à un ange rapproché, ni il ne l'a même pas dit, ni à un, à un messager ou un prophète. Donc, personne ne connaît l'heure du jugement dernier, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça fait partie des questions que nous n'avons pas le droit de poser. Hein, et ça, c'est des questions qui sont, euh, disons, dans les des gens qui cherchent à trouver ça. Hein, il, y en a, il y en a beaucoup parmi les gens des garments. Et même parmi les couffards aussi. On a trouvé même chez les chrétiens, ou certains certaines sectes, ou certains groupes chrétiens, des gens qui ont essayé de calculer, à partir des lettres de, de la Bible, les, le, le moment où l'heure du jugement dernier va se produire. Et il y en avait qui avaient euh, annoncé que le jugement dernier allait arriver en 1914, hein, parmi les témoins de Jéhovah. Puis par la suite, ils ont changé la date parce qu'ils ont vu que c'est pas arrivé. Alors ils ont changé la date, ils ont donné une autre date. Et même pendant ce temps-là, il y a des gens qui avaient vendu leur maison, qui avaient euh, commencé à <rire> à vendre leurs biens. Et puis ils ont attendu l'un du jugement dernier parce qu'ils étaient convaincus que ça allait être la fin. Et ben. L'année est arrivée en question et la fin du monde n'est pas arrivée. la même chose pour ceux qui prétendaient, comme si, comme Nastradamus et les autres, hein, qui prétendaient qu'à l'an à 2000, il y allait avoir la fin du monde, etc., etc. Et puis l'an 2000 est arrivé, l'année est passée, puis... Il n'y a pas eu la fin du monde. Donc, la fin du monde, c'est seulement Allah subhanahu qui la connaît, l'heure, personne ne la connaît, et personne ne peut la connaître parmi les hommes, ni les anges, ni les messagers, ni les prophètes. Et, le cheikh, comme ils disent, on n'a pas le droit de, d'essayer même de, de la, de la, de la, de questionner à ce sujet-là. Ça, ça fait partie des choses qui sont dépassées, qui dépassent notre limite, et qu'on n'a pas le droit de, de questionner, et même que, si quelqu'un, essaie de, de poser cette question-là, ça peut même aller jusqu'à euh, être considéré comme une forme de, de démenti ou de, de, de, de, de, de négation de, de, de l'heure du jugement dernier. Euh, C'est pour ça que lorsque les Koufars et les Moshidekines, lorsqu'on leur a dit par exemple qu'il y allait avoir une heure, une heure du jugement, de, un jugement dernier ou une, une heure de, de à la fin du monde, les gens ont demandé quand est-ce que ça va venir, Mais la, la raison pourquoi il posait la question Quand est-ce que ça va venir Il posait pas la question pour se préparer à ça Il posait la question parce que il traitait ça de mensonge Il croyait que c'était pas vrai Il croyait que c'est quelque chose qui est, qui est peu probable Que ça se produise hein? Donc euh, ça c'est pour donner un exemple Et cette question Cette question elle est rejetée On n'a pas le droit de la poser Et les, de toute façon les êtres humains n'ont aucun profit aucun bienfait de, de questionner ou de demander à ce sujet-là. Euh, et surtout que on ne sait même pas si on va être vivant à l'heure du jugement, à, heure, à cette heure-là, lorsque l'heure de la résurrection va être établie. Donc, c'est plus important de se préparer pour notre mort hein, que de demander les questions euh, au sujet de l'heure du jugement, quand est-ce qu'elle va arriver. Puisque ça se pourrait même qu'elle arrive Et que nous, on soit, pas, on soit déjà morts depuis longtemps. Donc, euh, le cheikh il dit... Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa leur a répondu en disant... Euh, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu dans le verset en disant par la suite... dit, dit sa connaissance est exclusive à Allah... C'est à dire l'heure à laquelle le jugement dernier va être établi, c'est uniquement Allah qui le connaît, il a gardé cette science là auprès de lui. Personne ne la connaît, même ni, ni les anges, ni les messagers, ni personne. Et lorsque Djibril est venu voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit euh, Donne moi le, le dis moi quand est ce que va être va venir l'heure et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a répondu il a dit euh, La personne qui pose la La personne qui est questionnée ne sait pas plus que le questionneur. Donc moi je ne sais pas plus que toi au sujet de l'heure du jugement dernier. Et, et euh, donc ça c'est le hadith célèbre qu'on appelle le hadith de Jibril. Euh, ensuite le cheikh il dit wallahu jalla wa ala yaqul inna inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fi al-arhaam. Wa ma tadri nafsun maadha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin Onn Allah alimun khabir. Donc, ça c'est un verset dans Surat Luqman. Euh, c'est le verset 34 dans Surat Luqman. Et euh, dans ce verset-là, euh, Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique quelque chose au sujet de mafatihul de, ghaib, de comme on les appelle, les clés de l'invisible. Et que ce sont des choses que seul Allah connaît. Parmi les formes de connaissance de l'invisible Il dit La connaissance de l'heure est auprès d'Allah okay? La connaissance de l'heure est auprès d'Allah Subhanahu wa taala. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice Et il sait ce qu'il y a dans les matrices C'est-à-dire dans les, dans les ventres des, des femmes Lorsqu'elles sont enceintes Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain Et personne ne sait dans quelle terre il mourra Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc, ça c'est l'exemple de qu ce qu'on appelle ul raib, les clés de l'invisible. Et ça, c'est Allah Ta'ala qui les connaît seulement. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset qui, qui, qui est le verset 187 dans surat Al-Araf. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Il t'interroge sur l'heure, « Quand arrivera-t-elle »« Seul mon Seigneur en a connaissance. »« Lui seul la manifestera en son temps. »« Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. » Il t'interroge comme, si comme si tu en étais averti. « Seul Allah a, en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. » Donc ça c'est encore une fois un autre verset qui parle de, de, de, ce, de, de ce sujet. Et il y a également euh, les versets euh, 42, et 40, euh, de 42 à 46 dans Surah Al-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Yassaluna ka an il-sahati ayyana mursaha fi ma anta min tikraha ila rabbika muntahaha » Inama anta munziru ka anna hum lam yalbethu illa ashiyatan aw duhaha. C'est-à-dire, le paradis, euh, non, euh, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand, quand, quand va-t-elle jeter l'encre? C'est-à-dire, quand va-t-elle arriver? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute le jour où ils la verront ils sembleront n'avoir demeuré qu'un soir ou qu'un matin hein? donc ça c'est des versets qui mentionnent ce, le, le, le fait que personne ne connaît l'heure du jugement dernier et le cheikh al-falmatalbou minna laysa ma'rifatu waqti qiyam as-sa'a bal al-matloub minna an nasta'idda liqiyam as-sa'a bil a'mal as-salihah hadha huwa al-matloub wa Allah bil mubadara bil a'mal qabla qiyamihā فقال وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه ربما تكون قريبه وربما تكون بعيده وان ادري اقريب ما توعدون او وان ام بعيد ما توعدون المهم اني بلغتكم اما وقت حصوله فهو إلى فهذا الى الله سبحانه وتعالى Donc, le Shaykh il dit L'important et qu'est-ce qui est demandé de notre part Ce n'est pas de connaître l'heure du jugement, mais c'est plutôt de savoir qu'on doit se préparer pour cette heure avec des, en faisant des bonnes œuvres. C'est ça ce qui nous est demandé. Allah wa nous demande de nous précipiter à faire des bonnes œuvres avant que l'heure arrive. Comme dans le verset 63 dans Surah Al-Ahzab justement. Euh, il dit, quand sais-tu, il se peut que l'heure soit proche. Hein? Quand sais-tu, il se peut que l'heure soit proche. Donc, il se peut qu'elle soit proche, il se peut qu'elle soit loin aussi. Comme dans le verset 109, dans le al-anbiya. Et je ne sais pas si elle est proche, ou, est, ou je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche, ou est-ce que c'est est -ce est éloigné. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est proche ou si c'est loin. Mais l'important, préparez-vous en faisant des bonnes œuvres. Et l'important, c'est que le messager vous a transmis le message. En ce qui concerne le moment, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Après, le chef il mentionne l'autre verset qui suit. « Inna allaha la'ana al-kafirina lahum sa'ira » il dit Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise ok donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire Allah a maudit les, les kuffars il yani, leur a pré préparé une fournaise et juste au sujet de, des kuffars yani, vous avez certains musulmans qui ont un problème lorsqu'on mentionne le mot kafir ou lorsqu'on mentionne le mot kafirine ou koufar. Automatiquement, ils sont pris d'une d'une d'une d'une crainte ou d'une peur ou d'un complexe. Ils veulent à tout prix faire, euh, Yanni, ne pas mentionner le mot kafir hein, et déformer sa signification. Il y en a qui sont allés même jusqu'à dire des choses vraiment étranges Yanni, au sujet de la définition du mot kafir. Et le chef, il va nous donner une petite définition de qu'est-ce que c'est un kafir. Ah mashaAllah. il y a un moment, d'un sheik. si on arrive à terminer, plus tôt on ira écouter, incha'Allah. Donc, le sheikh il dit, « Het is belangrijk dat ik jullie gevoel, maar het is dus de Allah. » Ok, donc, le sheik il dit, « Allah dat hij zei, والكافر هو الذي أنكر وجود الله عز جل وعلا وهو الملحد الذي لا يؤمن بربه أو الذي يعترف بالرب ولكنه لا يفرده بالعبادة بل يعبده ويعبد معه غيره ويستكبر عن عبادته وحده فالكافر يشمل الملحد الذي لا يقر برب ويشمل المشرك الذي لا يقر بالرب ولكنه يعبد معه غيره فكل مشرك هو كافر وليس كل كافر يكون مشركا بل قد يكون ملحدا لا يقر برب والجميع لعنهم الله جل وعلا الملحد والمشرك إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وهذا وعد من الله جل وعلا Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala comme dans le verset 64 Allah a maudit les kafirin les mécréants c'est-à-dire qu'il les a chassés qu'il les a éloignés de sa miséricorde et, et c'est ce que ça signifie et le kafir c'est celui qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire l'athé mais Euh, c'est pas seulement ça il y a des gens qui pensent que le le mécréant c'est seulement celui qui rejette l'existence d'Allah subhanahu mais ça peut être autre chose que ça c'est-à-dire que le kafir il peut reconnaître l'existence d'Allah subhanahu sauf que il, il adore avec lui D'autres que Allah subhanahu il adore un être humain ou il adore un idole, une idole ou il adore une statue ou il adore quelque chose d'autre Allah subhanahu wa avec Allah subhanahu wa donc <coughs> ça ça fait partie des formes de kofre aussi et de shirk quest ce qu'on appelle le shirk donc le kafir c'est pas uniquement celui qui nie l'existence d'Allah mais c'est également yani, la personne qui commet de l'association dans son adoration qui offre à autre que Allah une, une forme quelconque d'adoration et euh, à ce sujet là il y a une chose qui est importante à comprendre que je vais rajouter Par rapport à ça, c'est que toute personne qui n'a pas dit « La ilaha illallah » il est mécréant, il est kafir. Peu importe qu'il ait rejeté l'islam après l'avoir connu, ou bien qu'il n'ait jamais connu l'islam, il est kafir. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un kafir, qu'il ait connu l'islam ou non. Du moment qu'il n'a pas Euh, témoigner du témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah il n'est pas musulman, il est kafir d'accord parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui ont inventé cette idée que les kuffars c'est uniquement ceux qui ont entendu le message de l'islam et qui l'ont rejeté hein? et qui ont refusé d'accepter de, de, l'islam ceux qui pensent comme ça ou qui, qui ont cette idée là, ils se trompent parce que C'est pas une condition que quelqu'un connaisse l'islam Pour qu'on qu affirme qu'il est, qu qu est un kafir On parle des gens qui sont nés euh, dans, euh, dans des familles non musulmanes d'accord Ceux qui sont nés dans des familles non musulmanes des, Et qui n'ont pas témoigné de la ilaha illallah De Muhammad Rasulullah Peu importe où ils sont sur la terre Peu importe qu'ils aient appris ou entendu parler de l'islam ou non Ce sont des kouffars et des mouchriquins Ça, il doit pas y avoir de doute et d'hésitation à ce sujet-là dans, dans notre esprit. C'est quelque chose qui est connu et qui est accepté selon l'Ijma des ulama de l'islam. Que si quelqu'un ne dit pas, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, il n'est pas musulman, il est kafir. D'accord? Maintenant, la question, est-ce qu'il a rejeté, est rejette l'islam par ignorance ou par connaissance? Est-ce que ça fait une, une différence? Ça fait pas différence sur le verdict dans cette dunya, en ce qui concerne les règles de la dunya et ce sont des découffard. Toutefois, il y, y a une différence peut-être, c'est par rapport aux gens qui n'ont rien entendu parler de l'islam. Et la différence, c'est pas dans cette vie, c'est la différence du jugement au jour de la résurrection. Premièrement, la, la preuve qu'on peut affirmer que quelqu'un est un mouchrik ou un kafir, Même s'il si n'a jamais entendu parler de l'islam, c'est le verset dans sourate Tawbah euh, dans lequel Allah subhanahu wa taala il dit: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَمَالَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ C'est-à-dire, si un parmi les musulmans te demande euh, la protection hein, pour, pour traverser euh, le pays, alors euh, donne-lui, offre-lui la protection jusqu'à ce qu'il qu ait l'occasion d'entendre la parole d'Allah et ensuite ramène-le, accompagne-le et ramène-le jusqu'à l'endroit où il veut aller parce que ce sont des gens qui ne savent pas donc ça c'est comme euh, les ulémas ont expliqué ce, ce verset là c'est la preuve que quelqu'un qui n'a pas entendu le coran qui ne connaissait pas l'islam hein et, Il a été décrit par Allah comme étant des gens qui ne savent pas. Hein? Donc C'est la preuve qu'ils ils ont été nommés par Allah mushrikin Même s'ils n'avaient pas la connaissance. La preuve, Allah il dit C'est la preuve qu'ils n'avaient pas de connaissance et malgré tout, ils ont été appelés des mushrikin Et en plus, par la suite, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ Jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Donc ça c'est la preuve qu'ils n'avaient jamais auparavant entendu la parole d'Allah et Allah les avait quand même appelés des mushrikines. Donc, ça, ça encore c'est une preuve. Et il y a beaucoup d'autres preuves de ça également. Donc c'est pas une, c'est pas une condition pour qu'on dise de quelqu'un qu'il est un kafir, qu'il ait appris l'islam, connu l'islam, qu'il ait combattu l'islam et combattu les musulmans et combattu la religion. Non, c'est pas une condition. Hein? du moment qu'il n'a pas dit la ilaha illallah, qu'il n'a pas dit Muhammad Rasulullah, il n'est pas un croyant, il n'est pas un musulman. Et, euh, il y en a qui se, qui se basent sur la, euh, sur la définition linguistique du mot kafir, qui disent que le kafir c'est celui qui, qui, euh, comme le, le, cultivateur qui creuse un trou, qui prend la graine et qui la met dans la tête puis qui la recouvre. Donc, Euh, c'est comme si en voulant dire c'est ceux qui ont la connaissance et qui la recouvrent hein, qui refusent de la, de, la, de, de, de la reconnaître de la, de la, de la prendre ou de la suivre et ça c'est une définition linguistique et on ne peut pas se baser sur une définition qui est uniquement linguistique pour définir une réalité islamique il faut retourner au texte de la révélation pour savoir ceci, ce que signifie un kafir ou un moucherik, et non pas uniquement en se basant sur la langue arabe Et c'est ça les arguments que certains mentionnent, les arguments linguistiques. Et ça, c'est pas une preuve dans la charia. C'est-à-dire, s'il y a des versets qui l'expliquent et qui clarifient, qu'est-ce que c'est un kafir, qu'est-ce que c'est le kouf, et qu'est-ce que c'est le shirk, et qu'est-ce que c'est un mouchrik, eh bien, on peut pas, par la suite, laisser ces versets-là de côté et uniquement se référer à la langue arabe classique pour essayer de définir la réalité de qu'est-ce que c'est un mouchrik ou un kafir. Et en ce qui concerne le verdict de, de, des koufars et des mouchriquins qui n'ont qui ont, qui pas reçu le message de l'islam durant cette vie, qui n'ont jamais entendu parler ni de l'islam, ni du Coran, ni de la sunna, ni du prophète sallallahu sallam ni des messagers, alors ceux-là, comme les gens qui vivent dans des endroits éloignés, on les appelle ahlul fitra hein les gens, les gens de la fitra ou les gens qui n'ont pas, pas reçu de messagers, ceux-là, Euh, sont parmi les gens qui vont avoir un jugement spécial au, jugement, au jour de la résurrection, comme par exemple les gens qui étaient fous ou les gens qui étaient euh, qui étaient pas capables de, de, de comprendre mais qui n'avaient pas leur euh, leur capacité intellectuelle. ceux-là au jour de la résurrection, ils auront un jugement particulier et on va leur donner un test à remplir au jour de la résurrection et ceux qui vont répondre à ce test, qui vont avoir la bonne euh, le, la bonne réa réaction, ou la bonne la bonne attitude, ils vont être récompensés. Ils vont être récompensés. Et ils vont être jugés dans le bien. Ils vont être reconnus parmi les croyants. Tandis que ceux qui ne vont pas bien répondre aux tests, eh bien, ils vont être punis. Ils vont être parmi les kuffars. Et la preuve de ça, c'est que il y a des hadiths qui parlent de ça. Et il y a aussi un verset, des versets dans le Coran qui mentionnent ce sujet-là aussi. Comme par exemple... Allah SWT dit, Omakuna muazibina, haatta nab'aza rasoola. C'est-à-dire, on va pas les punir tant qu'on tant qu n'a pas envoyé un messager. Donc, ceux qui n'ont pas reçu de messager ne vont pas être punis. Ne vont pas être punis du fait qu'ils ont rejeté euh, les ordres d'Allah SWT puisqu'ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas reçu la menace. Hein, Euh, d'Allah il n'avait pas reçu la promesse du paradis pour les obéissants ainsi de suite, il n'avait pas reçu euh, un messager pour les avertir d'accord donc par rapport à ces gens là, ils auront un test et une épreuve donc euh, le shirk dit donc, tout mouchrik toute personne qui a fait le chef, qui est un mouchrik, c'est un kafir mais c'est pas tout c'est pas tout kafir qui est automatiquement un mouchrik. Parce que quelqu'un peut faire un acte de kouf qui qui n'est pas relié au shirk, nécessairement. Comme par exemple, la personne qui euh, fait le kouf en niant l'existence d'Allah, il n'a pas nécessairement fait un acte de shirk. Hein? Ou la personne, par exemple, qui euh, la, la personne, par exemple, qui va Dire « je ne crois pas aux anges » ou « je ne crois pas aux livres » je je ne crois pas à un prophète parmi les prophètes » ou « à un livre parmi les livres » ou « je ne crois pas à la prédestination » Ça, Tout ça, c'est des actes de coufre qui n'impliquent pas nécessairement que quelqu'un a commis un acte de shirk Donc, un mouchrik, il est automatiquement kafir Tandis que le kafir, il n'est pas automatiquement mouchrik C'est ça, ça ce que ça signifie Un implique l'autre, mais l'autre n'implique pas nécessairement le premier. D'accord Et euh, le Cheikh, il dit donc que le, mulhid, le mushrik tous les kuffars, les athées, les bouddhistes, les hindous, les krishna, peu importe leur religion, leur croyance, en dehors de l'islam, tous ces gens-là sont des mouchrikins, les chrétiens, les juifs, les les, les athées. Euh, yani, tous ces gens-là sont des mouchrikins et des Kufars. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet dans le verset 64, Allah a maudit les kafirines et il leur a préparé une fournaise. Il leur a préparé une fournaise, c'est-à-dire il leur a préparé sa'ira, c'est-à-dire l'enfer. Et... Euh, ensuite, dans l'autre verset, il dit Khalidina la wa la pour y demeurer éternellement sans trouver ni allié, ni secoureurs. C'est-à-dire, ils ne vont pas trouver ni allié ni secours pour les protéger. Hein? Et euh, donc. Dat uh, is c'est le verset 65 64 65. Wa hada wa'idun min Allah. Ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là. de que les de et les mushrikin, ils vont rester dans l'enfer pour l'éternité Als si meurent dans le kofre ou dans le chirk. Als ze ne se repentent pas avant d'être avant leur mort et ze si, s'ils ne se sont pas repentis avant l'enfer. <coughs> En de verset 66 Allah subhanahu wa ta'ala dit dans verset là الله عليه وسلم أدركوا خطأهم وعرفوا تفريطهم ولكن لا ينفعهم الندم لو كان هذا في الدنيا إن الإنسان يندم ويتوب إلى الله ويرجع ويستغفر فإن ذلك ينفعه ولكن عندما عندما ينزل به الموت أو عندما يعني يبعث يوم القيامة ويرى العذاب فانه لا ينفعه هذا التندم وهذا التاسف بل هذا زياده عذاب donc le Sheikh il ti à la suite de, de, de ces versets là il y a le verset 76 euh, qui dit le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu ils diront hélas pour nous si seulement nous avions obéi à allah et obéi au messager Que Allah nous protège d'une chose pareille. Donc, euh, le Cheikh il dit, ils ont reconnu ce jour-là que la raison pour laquelle ils sont dans le feu, c'est parce qu'ils ont uniquement, c'est uniquement parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son Messager. Et donc, ils, ils souhaiteraient à ce moment-là qu'ils auraient qu'ils qu'ils auraient, qu auraient obéi à Allah et à Son Messager lorsqu'ils étaient vivants sur ce, sur cette terre. Hein, ils ont ils ont Euh, ils ont compris leur erreur. Ils ont reconnu leur, leur, euh, leur manquement et leur négligence. Et euh, ils, ils ont des remords. Et le Cheikh dit, mais les remords ne leur servent à rien ce jour-là. Si c'était dans cette vie, si c'était dans cette vie, durant leur vie, et qu'ils étaient encore sur la terre, eh bien, lorsque quelqu'un a des remords, il se repent à Allah il revient, il demande pardon et donc ça c'est bénéfique pour lui mais une fois que la mort est tombée sur toi et que tu es euh, au jour de la résurrection et que tu vois le châtiment devant toi alors la, le remords hein, le remords les re, les, d'avoir des remords et d'avoir des, des, des, des regrets ça ne, sert, ça ne servira à rien et même qu'au contraire non seulement ça ça ne servira à rien mais ça augmente le châtiment de la personne ça augmente le châtiment de la personne à ce moment-là le cheikh dit la أن يطيعوا الله ورسوله اطاعوا سادتهم وكبراءهم وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا عرفوا أنهم ما صاروا إلى هذه العاقبة الوخيمة إلا بسبب أنهم اطاعوا سادتهم وكبراءهم في معصية الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق Wa kala alayhi salatu wa salaam innamata aatu filma'ruf. Falata juzuta atu sada, wahumu ru Malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Donc, ça c'est la preuve qu'il n'y a rien qui peut nous sauver dans l'au-delà, il n'y a rien qui peut nous sauver de l'enfer, excepté l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager. Mais ces gens-là, ces koufars au jour de la résurrection, au lieu d'obéir à Allah Au lieu d'avoir obéi à Allah, au lieu d'avoir obéi à son messager, ils ont obéi à qui Ils ont obéi à leur chef, à leur dirigeant. Hein? Euh, comme on voit dans le verset 67, dans la euh, Al-Ahzab, le verset qui suit. Et ils disent « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Le cheikh explique, il dit. Hein, au lieu d'avoir obéi à Allah et à son messager, ils ont obéi à leurs chefs et à leurs grands, à leurs hommes importants, à leurs euh, grands hommes. Ils ont dit, ce sont eux qui nous ont égarés du sentier, dans le verset 67. Ils ont reconnu que cette mauvaise fin qu'ils ont eue, c'est uniquement à cause qu'ils ont obéi à leurs chefs et à leurs grands hommes dans la désobéissance d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Il nous a ordonné d'obéir à nos dirigeants, mais dans, le, dans la désobéissance d'Allah, on n'a pas le droit d'obéir à, qui, à quiconque. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans, dans la désobé, dans le, il n'y a pas d'obéissance à une créature, dans la désobéissance du créateur. Peu importe qui il est, peu importe, peu importe qu'il soit musulman ou non musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'obéir à nos dirigeants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, qu'ils soient justes ou qu'ils soient injustes, qu'ils soient des, des, des hommes honnêtes et pieux ou qu'ils soient des tyrans et des dictateurs. Il nous a ordonné de les, de les écouter et de les obéir, sauf dans le péché. On n'a pas le droit d'obéir dans un péché. S'il y a un ordre qu'il qu te donne et qui comprend une désobéissance à Allah ou une désobéissance au messager, tu n'obéis pas dans ce péché-là et dans cette désobéissance. Tu obéis dans le reste, mais pas dans ce péché et pas dans cette désobéissance. Et c'est pour ça. Et même, et, et même la même chose pour les autres personnes qui ne sont pas les dirigeants ou les, les chefs d'un pays ou les présidents, mais qui sont des responsables ou des chefs en dehors. De, de, de, la, de, de la présidence par exemple des gens qui sont chefs d'une compagnie ou le, le mari pour sa femme ou le père pour ses enfants ou etc donc tous ceux qui ont une position de responsabilité et d'autorité on n'a pas le droit de les obéir si c'est pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est quelque chose que chaque musulman doit comprendre Parce qu'il y a des musulmans, parfois, par l'amour qu'ils ont pour leurs parents et le respect qu'ils ont pour les, leurs parents, ils obéissent à leurs parents dans le, dans le bien et dans le mal. Et ils pensent que c'est ça l'obéissance euh, dans l'islam, que c'est ça qui est ordonné de la part des enfants envers leurs parents. Non. Si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de les obéir dans, cette, dans ça, parce que c'est un péché. D'accord La même chose pour une femme qui est mariée avec un homme. Et son mari lui dit, lui demande de faire un péché ou de faire quelque chose qui est haram dans l'islam. Elle n'a pas le droit, même si elle aime son mari, même si elle est obéissante envers son mari, elle n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché-là. Et la même chose pour les dirigeants d'un pays. S'ils te demandent de faire un péché, hein, de tuer quelqu'un qui ne mérite pas d'être tué, ou de faire quelque chose qui ne mérite, que tu n'as pas le droit de faire dans l'islam, eh bien tu n'as pas le droit de le faire, même si on te demande de le faire. Et même si on te punit, Si tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de le faire. Hein? Donc, le sheikh, il dit... Euh, un autre hadith qui dit... L'obéissance doit uniquement être dans le bien. C'est rapporté par Al-Bukhari, le musulman. Selon Ali ibn Abi Talib. Euh, donc, ça, c'est des hadiths qui sont authentiques, qui nous, est, qui nous expliquent que l'obéissance à une créature doit uniquement être dans le bien, dans ce qui est permis dans l'islam qu'est-ce qui n'est euh, qu pas un péché c'est ça que ça veut dire et il n'est pas permis d'obéir à nos dirigeants d'obéir à nos grands hommes hein, ou que ce soit un chef d'une tribu ou un chef d'un pays ou le responsable d'une maison ou euh, une personne qui, est, qui a une autorité ou qui a une, une, une responsabilité d'autorité on n'a pas le droit de l'obéir Qu'il soit un président, qu'il soit un grand homme, ou peu importe qui il est, s'il si nous ordonne de désobéir, de désobéir à Allah SWT. D'accord? Et il dit, فَأَضَلُوْنَا السَّبِيلَ, il dit, لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا "wa wa al wa al hein, تكون بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وان تطيعوه تهتدوا وان طاعه غير الله طاعة وطاعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال والعياذ بالله ذلك مما يؤكد على المسلم ان يلزم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع والشرك والخرافات لأنه سيكون مصيره يوم القيامة مثل مصير هؤلاء هؤلاء إذا أطاعوا غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم في معصية الله سيكون هذا ما يوم القيامة ثم دعوا ثم دعوا عليهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. donc ça obéissance par exemple dans des pays non musulmans des, des lois qui ordonnent aux gens de désobéir à Allah dans des lois qui ordonnent aux, aux musulmans de désobéir à Allah on n'a pas le droit d'obéir dans ces lois là, parmi les lois des koufars donc s'il y a une loi dans les pays des musulmans ou dans les pays des koufars qui, qui, qui nous, nous, nous oblige ou nous force à faire ce qui est haram ou à abandonner ce qui est obligatoire, on n'a pas le droit d'obéir dans, dans ces lois-là, d'accord Parce que c'est de désobéir à Allah. Et donc, euh, le cheikh il dit ils se sont, ils, les, les kuffars ont dit, ils nous ont égarés. C'est nos, nos grands hommes, nos, nos, nos responsables, qui nous ont égarés du, du droit chemin. Pourquoi Parce qu'ils ont abandonné l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager. Et au lieu d'obéir à, à, à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont obéi à leurs responsables, à leurs grands hommes, à leurs chefs, à leurs présidents, à leurs dirigeants, dans la désobéissance d'Allah, sallallahu Donc ils se sont égarés, Allah nous protège de ça. Et il dit, ça, ça prouve que la guidance, c'est d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 54, dans Surah An-Nur, وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous allez être bien guidés. Donc, l'obéissance d'autre que Allah, et d'autre que le messager, is alaihi wa sallam, est une égarement. Dans le, si c'est une obéissance dans le péché. Donc, euh, le sheikh, il dit, et ça c'est ce qui euh, indique que le musulman, Il doit s'accrocher et rester ferme sur le Coran, sur la sunna du Messager, alayhi wa sallam, et s'écarter de toute bid'a, de toute forme de shirk, et de toute forme de superstition et de mal, de, de choses qui sont à la révélation. Et sinon, il aura la même destination, le même, la même... Euh, il aura, il, Il aura le même sort au jour de la résurrection que ceux qui l'ont suivi. Hein? Donc les musulmans, alhamdulillah, Allah nous, nous ordonne d'obéir à nos dirigeants, le prophète sallallahu wa sallam, nous ordonne d'obéir à nos dirigeants dans le bien, ça c'est quelque chose qui est vrai, qui fait partie des principes de Ah al jama'ah. c'est obligatoire dans l'islam d'obéir à nos parents, d'obéir à nos euh, la femme doit obéir à son mari, d'obéir aux dirigeants du pays dans le bien. Mais s'il y a un péché qui est ordonné, on n'a pas le droit d'obéir à personne. Hein, dans ce qui est contraire à ce que Allah et son messager ont ordonné. D'accord Parce que sinon, quelqu'un va dire, ah mais ça c'est mon dirigeant, je dois l'obéir, je dois le respecter. Et il va le suivre dans sa bida, ou dans sa, dans sa il va le suivre dans ses idées, qui sont contraires à l'islam. Il va le suivre dans sa façon de penser, dans sa politique, et il va s'égarer. Et au jour de la résurrection, il va mettre le blâme sur eux, sur les dirigeants il va dire c'est pas, pas de ma faute j'ai suivi mes dirigeants et pourtant Allah subhanahu n'avait pas permis qu'on obéisse aux gens dans le péché et, et la même chose pour les parents hein, les, gens qui, les parents qui étaient dans une tariqa ou qui étaient dans une voie d'égarement ou sur une bêta ou sur une fausse compréhension de l'islam ou sur des péchés ou sur des choses mauvaises hein, Et les gens vont dire, mais, ils vont dire à Allah, oh Allah, j'ai suivi mes parents, j'ai obéi à mes parents. Hein? et la même chose pour les autres. Et euh, le shérif, il dit que ces gens-là qui les ont suivis dans le péché, qui ont suivi leurs dirigeants ou leurs chefs ou leurs euh, grands hommes dans le, le péché, ils vont avoir le même sort et la même destination qu'eux. Parce qu'ils ont obéi à autre qu'Allah et à autre que son messager dans le péché. Et ils vont invoquer contre eux au jour de la résurrection. C'est-à-dire, à ce jour-là, au jour de la résurrection, comme c'est marqué dans le verset 68, les les koufars vont invoquer contre ces gens-là, contre ceux qui les ont égarés. Ils vont dire, oh « Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment » Et modifiaient d'une grande malédiction. Donc ceux qui ont été la cause de l'égarement des autres dans leur euh, dans leur vie, eh bien ils vont recevoir de la part de ceux qu'ils ont égarés des invocations et des malédictions. Hein? Donc ça c'est ce qui va arriver au jour de la résurrection. Et il dit: "Yatabarra una yamalqiyamati yatabra min Comme Allah سبحانه و dit istabarra alladhina die min alladhina tabb'u wara'u Adaba wa taqatta'at behum al'asbab donc euh, le, ce jour-là les, les, les, les, les suiveurs euh, les, les, les gens qui ont été suivis se désavouer de ceux qui les ont suivis. Hein? ceux qui ont eu des fidèles qui ont eu des gens qui les ont suivis dans l'égarement ils vont se désavouer de ceux qui les ont suivis ils vont dire moi j'ai rien, rien à voir avec ces gens là hein? eux ils m'ont suivi dans dans ce que j'ai enseigné mais moi j'ai rien à voir avec eux hein? comme Allah s.w.t il dit et quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment les liens entre eux seront brisés hein? ils vont se désavouer comme Allah Il dit dans le verset 166 Et dans le verset 167, à la suite, « Et les suiveurs diront, ah, ah si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. » Allah leur, leur montra leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc, c'est-à-dire même, là, les, les gens qui ont suivi ces gens-là, ils vont dire, À ce jour-là, si on pouvait retourner sur la terre et leur faire la même chose que qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui, ils se désavouent de nous. Eh bien, si on pouvait retourner dans la vie, on ferait la même chose, on se désavouerait d'eux. Mais il est trop tard. Et il mentionne également le verset 25 dans Surat Al-Ankabut, les araignées. Le Sheikh dit: Yawm Al-Qiyamah." et vous maudissez, vous vous les uns des autres. Au de la résurrection, et il a dit "En vérité, vous avez pris des idoles en dehors d'Allah, l'affection entre vous dans la vie d'ici-bas. Puis le jour de la résurrection, vous vous maudirez Abraham dit en effet pour cimenter des liens entre vous dans la vie présente. C'est euh, pour cimenter des liens euh, entre vous dans la, vie, dans la vie présente, dans la vie d'ici bas, que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Hein? Et comme on voit dans. Le verset 31 dans Surah Saba. Voilà, la antum la kunna Ça, c'est, c'est, des, des, graves paroles. Il y a ni de la part des kufas. Il yani, y a ce jour-là. Comme le verset 31 dans Surah, euh, al-Saba. Ils vont dire, ils, ils, diront, et ceux qui avaient m'écru dire, jamais nous ne croirons en ce Coran, ni en ce qui l'a précédé. Si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, Le re, euh, se, re, se renvoyant la parole les uns aux autres. Ceux, euh, ceux, euh, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil sans, qu sans, sans vous, nous aurions certes été croyants. Sans vous, nous aurions certes été croyants en voulant dire c'est à cause de vous qu'on n'est pas croyant, qu'on n'a pas été des croyants, parce qu'on vous a suivis c'est-à-dire ils les ont suivis dans le kouf ils les ont suivis dans la désobéissance d'Allah et puis dans le verset par la suite dans le verset 32 hein, euh, Allah wa dit et nous avons C'est-à-dire, euh, ceux qui s'enflaient d'orgueil diront à ceux qu'ils considéraient, qui qui, qu considéraient comme faibles « Est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous, qu vous fût venue ?» Mais vous étiez des criminels. Vous étiez plutôt des criminels. C'est-à-dire, c'est vous-même qui aviez refusé la vérité et qui, était, qui vous étiez des criminels. Et ça continue comme ça dans le verset qui suit. Dans le verset 33, « Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, c'était votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leur regret quand ils verront le châtiment. » Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru Les rétribueront les tant autrement que selon ce qu'ils devraient hein? Donc, ça, c'est des paroles et des exemples de qu ce qui va se produire entre ces gens-là au jour de la résurrection, entre les gens qui ont cru et entre les gens qui ont mécru et ceux qui ont qui étaient faibles et qui ont suivi leurs hommes qui étaient forts et puissants. Donc, ça, c'est des exemples pour nous, pour nous faire réfléchir et pour nous faire euh, comprendre qu'il faut bien faire attention quand on suit déjà dans quelque chose. <coughs> il yani a de les suivre d'être certain que c'est la vérité. Et la même chose pour le shaitan. La même chose pour le shaitan, c'est la même technique qu'il utilise. <coughs> le shaykh il dit Hatta Iblis الذي al jamir yakoulou inna wa'adakum wa وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان يتبرأ من منهم ويوبخهم ويقول انا لم لم اجبركم انتم الذين اطعتموني واختيارا منكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخي انتم لا تقدرون على انقاذي مما انا فيه ولا انا اقدر على انقاذكم مما انتم فيه اني كفرت بما اشركتموني من قبل هكذا يوم القيامه Dat is het 22 van Surah Ibrahim C'est comment le, comment le shaitan, il se désavoue de ces gens-là au jour de la résurrection. Donc, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, hein? mais faites-en à vous même je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Vous, vous, euh, je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes associateurs. Donc ça c'est comment les gens vont se lancer les, la balle au jour de la résurrection. Ils vont se lancer les, les blâmes, et euh, yani, les reproches et les remords. Hein, au jour de la résurrection, et les gens vont euh, aller chercher un moyen pour essayer de se sortir de, en, en accusant les autres, mais ça ne leur servira à rien. Puisque chacun est responsable de lui-même et de qu ce qu'il a fait ou de qu ce qu'il n'a pas fait. Hein? <coughs> et le Sheikh il dit, par, par opposition à ça, Ama ahlul iman, fa inna mawadatahum da'ima fi dunya فالمحبة في الله تبقى قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالمحبة الإيمانية تبقى يقول الله تعالى عن أهل, عن أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين دل على أنهم تبقى المحبة في الله في الدنيا والآخرة أما المحبة في غير الله فإنها ستكون حسرة hasrata wa nadama ha jour de donc le sheikh il dit en ce qui concerne les gens qui se sont aimés dans la foi les gens de la foi ils s'aimeront tout le temps et toujours dans cette vie et dans l'au-delà parce que leur amour était en Allah subhanahu wa et cet amour qu'ils avaient les uns pour les autres dans le, dans le plaisir d'Allah dans l'obéissance d'Allah Allah aime elle demeure, elle va demeurer pour toujours hein? et il mentionne dans, Euh, le verset dans sourate az-zukhruf le verset 67 hein, allah subhanahu wa ta'ala il dit al-akhla'u yawma'ilhim ba'dhum li ba'din aduwwa illa al-muttaqeen à qui étaient des amis ce jour-là au jour de la résurrection ce jour-là ils vont être des ennemis ils vont devenir des ennemis illa al-muttaqeen excepté les gens qui étaient pieux qui ont craint allah subhanahu wa ta'ala donc toutes les, tous les liens d'amitié entre les hommes au jour de la résurrection vont être, vont se transformer en animosité et en haine. Les gens vont se détester les uns les autres. Acceptez les pieux. Acceptez les gens qui ont cru en Allah. Acceptez les gens qui ont obéi à Allah, qui se sont encouragés dans le bien et dans la foi et dans la piété et dans l'obéissance d'Allah, et qui se sont aimés dans le bien. Et pour le bien, et pour la foi, et pour l'islam, ceux-là vont s'aimer. Au jour de la résurrection, ils vont continuer à s'aimer. Tandis que les autres vont se détester, vont se maudire les uns les autres, vont s'insulter les uns les autres. Ils vont se repousser, se rejeter et se renier les uns les autres. Et se désavouer les uns des autres. Donc, le Sheikh, il dit, la foi, qui est basée sur, l'amour la, la, qui est basé sur la foi, elle va demeurer. Elle va rester. Hein? Et les gens qui vont être dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 47, dans Surah Al-Hijr, qu'ils vont être des, des frères. Hein, qui sont accoudés sur des lits les uns en face des autres en train de se regarder en train de discuter ensemble et ils vont s'aimer et cet amour elle va rester parce qu'elle était elle était un amour qui était dans, dans le pour le plaisir d'Allah et dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'akhira mais ceux qui se sont aimés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui se sont aimés pour des choses de la dunya ou qui se sont aimés pour dans le péché ou dans la désobéissance ou dans le kufr, ou dans le shirk ou dans la bid'ah, ou dans l'égarement et bien ceux-là, au jour de la résurrection leur, leur amour en autre que Allah va se transformer en regret en remords au jour de la résurrection donc ça c'est très grave et très dangereux et donc il faut faire attention de faire en sorte qu'on s'aime dans l'obéissance d'Allah, et qu'on s'aime dans la vérité et qu'on s'encourage dans la vérité et qu'on Travaillent ensemble dans la vérité et de pas de pas prendre la religion pour un jeu et pour un un, un, un divertissement comme certains aujourd'hui hein qui qui voit par exemple les salafis ou qui voient des musulmans qui sont sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafes ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là ils sont tellement euh, énervés sérieux dans la religion ils sont tellement euh, ils prennent ça tellement au sérieux tellement à cœur hein Pourquoi ils ne prennent, prennent pas ça plus relax, plus, plus, plus cool hein? Pourquoi ils prennent la religion tellement au sérieux comme ça Parce que pour eux, la religion, c'est pas sérieux. Hein? Et quand ils en parlent, on les voit en train de se moquer de ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui sont stricts et qui sont, qui sont euh, assidus, qui sont sérieux sur la révélation. Ils les prennent pour des, pour des gens euh, qui exagèrent. Et au jour de la résurrection, ils vont, ils vont regretter. Ils vont regretter tout ça On demande à Allah de nous épargner Et de nous protéger Et de nous guider Et de nous mettre l'amour dans notre cœur Et que cet amour soit une, un amour Qui est basé sur la foi Qui est basé sur la sincérité Qui est basé sur l'amour d'Allah Et la vérité Et de nous protéger du sort Des gens qui, qui s'aiment en autre Que Allah Qui, euh, qui, qui tombent dans les garments Qui tombent dans le shirk Qui tombent dans la bid'a Qui nous protègent de ces gens-là et qui nous protègent de leur sort également et qui nous mettent au jour de la résurrection avec les prophètes, avec les siddiqines, avec les shuhada et avec les salihin. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera notre cours euh, le, la, lundi prochain, inshallah. Sinon, il y a le cours mercredi, euh, inshallah, le cours de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Subhanakallahu wa bihamdika shadwaan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, jazakum allahu khairan, wa barakallahu fikum, wa jazakum allahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.